le problème constaté se situe au niveau de, de la commune de de Jetsou. Donc euh, au niveau d'un d'un remblai ferroviaire. Makura La nuit a, a attaqué le, le remblai euh, ferroviaire. Donc, fin janvier, il y a une surveillance accrue de, de cette zone. Gunea begi estatuta otsailastepenian erabaki da trenen erratunatak debertzia burdinbidea azpiaren azkartzeko uh, eta segurtatizkat. Monde de la zone pour, uh, pour la sécurité ferroviaire.